Book two. 98. 91. 91. 91. Anu ประโยคร e งลงมาที่หนึ่ง Subordonné avec que un. Subordonné avec que un. หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. คุณทราบได้อย่างไร D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? ดิฉันหวังว่ า, วามันจะดีขึ้น J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. Il viendra certainement. Il viendra certainement. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. เขาโทรมาแน่ Il appellera certainement Il appellera certainement จริงหรือ vraiment vraiment ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Je crois qu'il appellera Je crois qu'il appellera why มันเก่าแน่ๆ Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. Kunruuneru. Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? Ishan kidwa mengao. Je suppose qu'il est vieux. Je suppose qu'il est vieux. Huwa na koinga lao du di m Notre chef est beau. Notre chef est beau. Vous trouvez? Vous trouvez? Dîchant, que il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. Il a une femme. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. Kunkit, c'est vrai ou non? Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? On peut dire que le chef a une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie.